Cette campagne, ces opérations visent à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question posée en cas de référendum. La campagne électorale, elle est ouverte par décret. 16 jours qui précèdent le scrutin et elle est close 48 heures avant le scrutin. Alors, qu'est-ce qui est prévu? D'après ce que j'entends, à ce que je sache, il n'y a pas eu de convocation du corps électoral. Donc, il y a violation. Maintenant. On peut aller sur un autre niveau, en cas de sanction. On dit que c'est l'article 219 du Code électoral bourdon qui stipule que toute propagande électorale, en dehors de la durée légale de la campagne électorale, est punie d'une demande de 800 000 à 4 millions. De Frambeau. Il y a d'autres sanctions qui sont relatives à tout agent qui fait la propagande pendant les heures de service, tout comme il y a des sanctions qui sont prévues aux utilisateurs des moyens de l'État ou des biens de l'État. Qui doit prendre ces sanctions alors Ici, le Code électoral burundais est clair. L'article 236 du Code électoral burundais stipule que pour les élections organisées sur le plan national, référendum, présidentiel, législatif, Le bureau de la CENI est compétent pour prononcer les sanctions. Maintenant, la question qui se pose, qui doit saisir la CENI Quel est le mode de saisine Il y a deux façons de saisine de la CENI. C'est l'article 237 qui stipule la saisine d'office ou bien à la requête de toute personne ou organisation ayant la capacité d'ester en justice et justifiant d'un intérêt direct dans le processus électoral en cours. Voici grosso modo résumé ce que la loi prévoit L'ouverture de la campagne, les sanctions et les personnes qui doivent prendre ces sanctions. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui Ça, ce n'est pas mon point. Je ne me prononcerai pas sur ça.